50 languages 51. 51. faire des courses faire des courses Je veux aller à la bibliothèque Je veux aller à la bibliothèque Je veux aller à la librairie Je veux aller à la librairie Je veux aller Au kiosque je veux aller au kiosque je veux emprunter un livre je veux emprunter un livre je veux acheter un livre je veux acheter un livre je veux acheter un journal je veux acheter un journal je veux aller à la bibliothèque pour emprunter un livre je veux aller À la bibliothèque pour emprunter un livre je veux aller à la librairie pour acheter un livre je veux aller à la librairie pour acheter un livre je veux aller au kiosque pour acheter un journal je veux aller au kiosque pour acheter un journal je veux aller chez l'opticien Je veux aller chez l'opticien. Je veux aller au supermarché. Je veux aller au supermarché. Je veux aller chez le boulanger. Je veux aller chez le boulanger. Je veux acheter une paire de lunettes. Je veux acheter une paire de lunettes. Je veux acheter des fruits et des légumes. Je veux acheter des fruits Et des légumes je veux acheter des petits pains et du pain je veux acheter des petits pains et du pain je veux aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes Je veux aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes Je veux aller au supermarché pour acheter des fruits et des légumes. Je veux aller au supermarché pour acheter des fruits et des légumes. Je veux aller chez le boulanger pour acheter des petits pains et du pain. Je veux aller chez le boulanger pour acheter des petits pains et du pain.